Lorsqu'il doit être différencié que... De... ...d'une collision de sang pouvant ou non être populée et se situant en dehors des vaisseaux sanguins souvent suite à une bichure spontanée ou traumatismes des vaisseaux et pour différencier du caillot post-materne lorsqu'il les... y a un caillot de sang tomber après la mort. Donc, La thrombose consiste en la formation d'un thrombus, qui est un caribou de sang, comme il est, un vaisseau sanguin, que ce soit à partir d'un capulaire de Donc, capulaire. donc fait, vous avez que euh, la capacité fait partie du système vasculaire. Donc, durant la vie, suite à une agression du vaisseau, une veau sang, continue sanguin et Simplement, la trembleuse est divisée en bon, là, là quoi, là, là, là, La formation des callosans, ovulés, suit à une altération de la paroi vasculaire et le déclenchement du processus de coagulation. Là, processus de les, de, les... de les... Donc, ces deux images, on voit l'aspect d'un l'hématome qui est une, une, une, une accumulation hein, du sang qui soit coagulé ou non à l'extérieur de notre système vasculaire. Le suivant, souvent, c'est subcutané suite à un traumatisme. Vous avez l'habitude de voir cette raison, elle est très grande. Mais là, de démonstration. On bûche, non. Ah. Donc, de... sur le matriat de par en 1860, cest à trois facteurs comptent nom, à la formation des trombus. Un petit silence, mais... Si il y a des questions, posez la question. Donc. La triade de CHOP, elle comporte trois facteurs essentiels pour la formation du trombose. On a le facteur parétra, c'est-à-dire la lésion parétale concernant le de le vasculaire. Deuxièmement, le facteur hémodynamique. Et le troisième facteur, c'est le facteur sanguin, c'est-à-dire concernant les anomalies constitue ensemble. C'est-à-dire le protéine, le phase bâtiment et le paquet. De cette physiopathologie dépend toute l'approche par l'ancologie. Voilà, les, les trois facteurs. Donc ces trois facteurs sont étroitement reliés pour la Donc on a. Le premier facteur, c'est la liaison qui est un facteur obligatoire. Deuxièmement, les envois du pied c'est-à-dire la stase, la de la situation de la supersion de la supersion de la la formation de la Et de n'est la de ces dernières dessinées que certains travaux ont pu de reconnaître l'importance de, de ces trois facteurs dans la genèse du thrombose. Premièrement, donc, on passe au facteur pariétal, donc après une atteinte ou une de la parole vasculaire ou cardiaque, ensuite euh, un traumatisme par exemple, par, un, par exemple par euh, l'introduction d'un TDA ou par un ballonné pour vous euh, dire l'attention au la coudeur, par exemple, on aura une interruption de l'endothélium vasculaire ou de le l'endocarde. Vous savez que le, le système vasculaire, c'est les vaisseaux artériels, déneures pour la parole cardiaque, Elles constituent, elle est tapissée. tapissées. La lumière, c'est-à-dire la lumière vasculaire, elle est tapissée par une diffusion qui est aplatie qui est le vasculaire. Et cet endothélium vasculaire est entouré par ah, quoi par, par, par la pointe qui est une tissue positive, riche en fibroblast, notamment le collagène. Donc après interruption du rondotinon vasculaire, ou du rondotard, on aura un contact entre les éléments fibres du de sang, et le collagène de la vasculaire ou cardiaque. Donc après interruption du rondotinon vasculaire, c'est ça. Donc après une brèche ou des gens de vasculaire, on aura un contact, des éléments qui sont notamment les plaquettes, de plaquettes, hein, qui jouent un rôle important dans, dans l'homopase, le, le et le collagène du tissu sous l'homotélia, ce qui déclenche le processus et donc s'applique au phombotique. Et donc, je passe. Donc cette image montre une section, c'est une image sous, bien sûr, montre une section d'une artère, hein, donc on voit. La paroi artérielle. On voit ici. La paroi artérielle épaisse, l'endoténium vasculaire, en visible, et le collagène sous-rondotérien. Cette paroi vasculaire, il est siège au niveau de la paroi, c'est-à-dire le tissu sous zone d'une plaque latérale. On va faire euh, le prochain tour, le portion l'atéroscurrence, ou de plaques, la parlant des plaques atérentes. Donc, quand on parle de plaques donc on a une atération de l'antarole vasculaire, une brèche, voilà, une atération de l'endothéion vasculaire. Ce qui fait déclencher le processus trompotique. Donc, les figurés du centre, notamment les plaquettes, en contact avec le tissu, sous-jointes et donc déclenche du passions, qui trois bus qui rentrent dans Paris, par le dernier ministre. Mais c'est, c'est quoi C'est le chaos. Le est informé après, après le décès, de, le décès. Donc, un dissuasif par le bord de notre Et presque cause la principale cause de l'atteinte endotédiaque et endocardiaque. C'est musculaire. Donc elle est très grande chez le diabétique et qui très profondée. Deuxièmement, on a le traumatisme souvent c'est mon lieu pour Dilatation Dilatation par ballonée, après chirurgie. Déjà pour l'autre. Présence, prolongée, cathéterne. Donc il ne faut pas Dépassé trois jours pour, pour nous cabinet. Et turbulence, turbulences intercardiaque suite à un trouble de l'exemple si pour fibrillation auriculaire. Et vascularisme, c'est le cas des arbres et des filibides. Pour la fibrillation auriculaire, c'est quoi Vous ne rendez pas le plus courant Non conduculaire c'est quoi c'est une action des florides, des cellules de myocardiens au niveau des oreillettes. c'est à, à dire cette trouble du rythme supra ventriculaire cette action des, oeuvres, des cellules du cellule de avant entraîne une contraction rapide et irrégulière des oreilles ce qu'on appelle la fibrillation corriculaire et elle est très c'est quoi les L'artérite, c'est L'artérite, c'est la formation de la paroi des artères. Et l'artymide, c'est la formation des délai. Un nous pour le principal cause de la, la terre par Deuxième facteur qui est Donc la stase pour le ralentissement du sanguin favorise surtout l'augmentation de la taille d'un micro-thrombus déjà constitué. Elle joue un rôle important dans la formation du thrombose veineuse profonde. Donc on a surtout la stase qui représente le facteur modulatif. c'est quoi la stase C'est Là d'accumulation pour le ralentissement du cuisson. Donc, pour le mécanismes, en cas de stase sonique, une concentration, on va avoir une concentration locale des substances thrombogènes. C'est clair Dans en cas de stase pour ralentissement du puissant, on va avoir une accumulation et une concentration des facteurs hémostatiques, la thrombogène. C'est clair Deuxième mécanisme, c'est les inhibiteurs circulants de la coagulation n'atténuent pas le site de la thrombose en quantité suffisante. C'est le contraire. Donc, on aura maintenant des équilibres entre les facteurs thrombotiques et les facteurs qui inhibent la formation du thrombose. c'est clair -ce Principale cause de la stase soviétique. Parmi les causes, on a les tases veineuses, on a les difficultés prolongés, la licence, prolongée, l'immobilisation partrée, l'insuffisance cardiaque, la compression SNC, et d'autres parteurs. On a les... Les La strase artérielle. La principale cause sont les principales causes sont des anébrises artérielles, d'hypotension, contre la base. Donc c'est un schéma qui liste une euh, veine avec une vague des deux qui consiste à un cours en des doigts. Donc, à ce point, on aura normalement un ralentissement un radis, un radis vraiment là, qui ah, va créer un tourbillon, là, autour de cette vague. Donc, les vagues du vélo sont les sites préférentiels de, du développement du processus thrombocytique. Pour les derniers parteurs, sont les parteurs sanguin. Le L'hypercoagulabilité sanguine constitue un facteur de risque indéniable pour les patients qui en sont atteints. Donc cette hypercoagulabilité est souvent due à des anomalies de démonstase plaquettaires ou de la fibrinolise. Donc on a ici des anomalies hein, de la crasse sanguine. Les principales causes comme la maladie du alphabet sanguine, c'est-à-dire des protéines de circulantes et des paquettes, en cas par exemple de déficit irriditaire en éritère de la population telle que la protéine C et protéines, les états via dispositifs sanguines, en cas de polygobie, et non-concentration. de concentration. C'est des maladies hématologiques. On a les autres, on les Les autres, les autres causes, on a une au cours de la grossesse le tabac. la constance orale, très long C'est clair, pour le parteur 104, Comment avons-nous produit du thrombus récent Donc, En fonction de la structure et des constituants du thrombus, on distingue trois variétés du thrombus. On a le thrombus blanc, le thrombus rouge et le thrombus mixte. Pour le thrombus blanc, il est fréquent et il et résulte de l'interaction plaquetaire vaisseau. C'est... Donc, on <gén> like a c'est, hein, c'est hein, 120. c'est une période de longue formée de plaquettes isolées ou incluses dans un réseau de On parle de de on ou de Ils sont s'offre dans les capillaires et les petites artères, les petites artères, petits ardernes, toujours petit, peu élastiques et adhérents. Pour le transition, il est exceptionnel, le guiveau, promis à partir du trombus blanc. C'est-à-dire qu'il une coagulation, hein, Le premier, c'est un caillot de serreur. C'est un de C'est quoi la combustion Il y a un peu Hein C'est quoi la congrutination C'est un caillou de congrutination. Personne n'a posé la question. Hein Ça fait le caractérisme. C'est C'est quoi La coagulation. C'est un accordement. C'est l'accordement de deux choses. L'une qui est, euh, solide et l'autre visqueuse. C'est accor... ça, c'est la c'est un accolement. Ce n'est pas une coordination. C'est un accolement des éléments figurés du, du sang à la fierté. Donc on parle de euh, cailloux, qui brûlant, la clé. Trois facteurs, un milieu, trois facteurs. C'est c'est Donc pour le thrombise rouge, c'est un caillot, c'est de coagulation. C'est quoi la coagulation? Donc c'est la coagulation. La coagulation, c'est l'attoulement de deux choses, c'est l'accollement des plaquettes qui va va On hein, pour former une feuille de coagulation du forme blanche. Et le deuxième, c'est c'est cette feuille de coagulation. Donc il comporte deux éléments cest la transformation du fluorogène qui est la coagulation. cest de la coagulation, c'est la transformation du qui est parteur de coagulation, qui joue un rôle comme la démonstration, en c'est la transformation de la en virile. cest c'est la coagulation. Donc, Donc, il comporte des éléments particuliers du sont, c'est-à-dire, rouge, blanc et plaquette inclus dans un réseau de films. On parle de... Combus, Kyrio, Kyrio, qui est lent, triable et peu adhérent. Par contre, Kyrio, c'est par rapport à la présence des animaux particuliers du sang. Donc, le blanc est rouge. Et plaquettes. Donc, on parle de Kyrio. C'est bon c'est euh, euh, Par rapport au premier, on, on a la vision des animaux Les éléments particuliers du sont les blancs du rouge, et les blancs. Donc il est blanc, ce qui a le, et le bradérant, par contre, à la fin, c'est le deuxième, premier, hein, il est adhère, bien, euh, qu'il adhère, à poids loin, du passant, euh, à ne pas se détacher le fascisme. Le trombus nix, nix. Ah, c'est un trombus de conglutination bien adhérent à la paroi vasculaire. Le corps, c'est la partie située entre la tête et, le, et la queue. Elle est formée d'une alternance de zones blanches, des trombus blancs, et de zones rouges, des trombus rouges. Donc, un aspect strié en des armes La queue. C'est la dernière partie du poids ventre. Euh, C'est un concilier un grand rouge, de rouge, carrément de coordination, pleinement au sens du flux sanguin. Donc, il suit le, le sens de la circulation. Donc Parfois, sur plusieurs centimètres de long. Donc, il est très long. Donc, il est constitué par l'intervenance de conduceau blanc et rouge. Blanc et rouge. Et donc, plaquette sur la lésion polythéale. C'est la création paquetaire et formation des trombus fibrillos paquetaires ou trombus blancs. C'est-à-dire avoir, on, après euh, une lise ou là, une altération de la forme vasculaire, on va avoir avec le contact entre la plaquette et collagène qui va se le processus tronc et former et former le, le trombus blanc. Pour le corps, après, après la formation de, de la tête, euh, on a la formation du corps qui se fait par l'advernance des zones rouges et blanches. Donc le mécanisme est expliqué par des turbulences. Turbulences consécutives à l'obstacle initial. Donc la tête, elle, constitue un obstacle initial, c'est-à-dire du plus. Ce micro-tranduis sur la micro-obstacle va déclencher, il va envelopper une turbulence hein, de la circulation sondine. Donc, il se crée après une série de bandes stationnaires où, où le sang est immobile, donc un ralentissement, hein, un ralentissement de la circulation, qui va être avec la. Hein, Il va créer un procédure, il va déclencher un procédure de l'instant. Qu'est-ce que c'est ça Donc c'est un de grandes rouges. Hein Ah je vais et je vais Donc alternant avec des ondes de, de turbulence où les plaquettes et la fibre sont accumulées et convulculées pour former des bandes blanches. De donc c'est quoi le mécanisme le voir, de la formation de du corps, c'est-à-dire des scènes de zannes, c'est le, les deux les mécanismes, le mécanisme du des thrombus blanc, puis le mécanisme du thrombus rouge. Le blanc, on a dit que c'est l'adhérence dans les, dans les plaquettes qui vit à la paroi vasculaire, par rapport, c'est pour le collagène, ce genre d'éthéria, après une mise euh, de l'hôpitalia, euh, constitue de thrombus blancs qui est la tête, puis on aura par la suite des ondes de turbulence suite à la, le micro-thrombus. Vous forez des, des thrombus rouges, et des produits de coagulation qui se font par le ralentissement du, de la circulation, en rencontrant un de l'autre micro thrombus qui est en C'est pour les affernants avec des ondes de turbulence. Hein. Donc il va se créer des turbulences, ça va être des, des, des ondes de et des zones de ralentissement et des ondes de turbulence. Les zones de ralentissement vont former les trombus blanc, les ondes de turbulence ou d'accélération, ils vont former les trompes blanc. C'est un peu compliqué, mais c'est ça le principe. Pour un peu, non, enfin, après, réduction, après réduction de la lumière vasculaire, se forme un thrombus de coagulation. le Donc, c'est le euh, rouge, thrombus rouge dû à la stade sanguine. Thrombus de coagulation. Chose simple. À chaque fois, on aura un contact des éléments figurés qui sortent avec le troisième, on va forer le conduit blanc qui est un conduit de conduitation. Hein? Il à chaque fois que le, les éléments figurés entrent dans le contact de l'âme. C'est tous les plaques. Vous c'est des placards, Mais en cas de stase, il va y avoir un processus de population. C'est normal c'est euh, presque, c'est pas le même, mais presque le mécanisme de la coagulation transportaire. Hein? Parce qu'après la mort, on aura une... Hein? elle aura un de, de la circulation sanguine. Donc le sang, dans ce cas, se coagule. Le sang stagné se coagule. C'est le cas qui est à, de dématants. C'est l'extrabalisation des éléments du sang vers sérieur, même de la stagnation, le lien, c'est le stagner dans le tissu interstitial et par la suite, il va se conguler. Le trombus obitérant, ça veut dire qu'il est... Pourquoi Pourquoi on la lumière plate, l'univers, Le deuxième trombus par état, il n'intéresse que une partie de la paroi ou du mâle. Le trombus obitérant s'y essentiellement dans les veines ou à terre de difficultés moyenne très dure ou obstrue totalement la lumière, lumière, lumière du vaisseau. Donc, on voit ici, hein, un trombus, un trombeuse qui monte de Donc, C'est le de Sur l'image histologique, on a eu vert. Hein, donc la différence qu'on peut faire c'est, hein, d'accord, c'est la parole, c'est le besoin de la parole. Là, qui est vers par rapport, hein, par rapport à la terre. Là, on voit une euh, thrombose au littérant. Donc, cette, cette situation est rencontrée chez Sursoulé. Et par la compétition. Ou avec un écubis euh, Le trombus par état ou virale, une humée, que sur une partie de la circonférence du vaisseau, dont il rétrécit la lumière. Il se rencontre dans des cavités larges, là où la circulation est rapide, et que les ossaires et les os cœurs. Deux facteurs sont impliqués dans sa formation, le génomassage, par exemple l'hisson mitra qui favorise la formation de le et de la liaison, dans l'oléumineux gauche. Ou, les liaisons en de DIA, par exemple sont dans le temps plus de plus-value le Donc c'est le même schéma, mais euh, dans cette déduction c'est voilà. le temps ou le vac ou le pari partiel. Pour l'étude par Le thrombus formé imbigo est c'est adhérent à la pomme vasculaire. Il est différent du caleux qui existe brillant, rouge, ou jaune. et nous l'est sur les caleux vasculaires non adhérents. C'est bon Ces caractéristiques permettent lors de la réalisation d'une diagnostic, de différencier entre le caleux et la thrombose formé imbigo. C'est ça, donc l'imérite à la diapositoire, hein, c'est autopsie Donc si on, on voit au cours d'une autopsie par exemple, une artère euh, coronale qui, qui, hein, qui obéitue par un traillot, qui n'est pas adhérent, donc signifie que c'est un caillou, c'est post-mortel, et n'est pas la cause de la mort. Mais si on, on va... on, on, on, on, on observe un, un caillou qui est à la parole du, du nom par exemple d'une marché coronaire, donc on, a, on doit soutenir une, un arrêt cardiaque qui est la cause de la mort. Hein? Suite à un artiste esquivé. Je On peut, pour, pour, pour, pour le, par exemple, compter, par exemple, un brassard, de... de... d'avis. Bien sûr. L'évolution à la loi, c'est du trombus se fait vers, premièrement, soit l'organisation du trombus, l'analyse spontanée, c'est la trombonise, la mobilisation du trombus, ou le, le ramonissement du volant. Pour l'organisation du trombus, c'est l'évolution habituelle, les éléments du, du chaos vont être résorbés progressivement, est remplacé par un tissu conjonctif néoformé. On appelle faire là le bourgeon jean Vous avez fait le Gros-Jean-Charlès aussi à l'envers. C'est le même décalage. Donc c'est le remplacement du trombus par un tissu conjonctif néoformé hein, et vascularisé. Il contient des fibres collagènes, des néocapillaires sanguins et des macrophages, éléments provenant de la pâle vasculaire. Si le thrombus était oblitérant, les nouveaux vaisseaux qui traversent le trombus peuvent aboutir à une répermiabilisation partielle de la lumière. C'est-à-dire qu'un thrombus oblitérant hein, les nouveaux vaisseaux, ils vont permettre, hein, au son, le passage du son. Combien d'un lui, par exemple, C'est bon, c'est clair un lycée de nourrisson à plus fréquente. Si le tronc du mural, est il va s'incorporer à la porte-vasculaire ou cardiaque en se recouvrant pour un le cylindre C'est bon D'accord Donc... Bien sûr. Si on même un... un... un, un, un, un, un... à la chute début de toujours, toujours, elle est, elle est elle dit, un déclenchement suite à un thrombus ou la lutte thrombus déjà formé auparavant sur un thrombus déjà formé La on a du substration on a dit, histologique montre une artère avec un thrombus conglutérant oh. avec la, C, c'est quoi c'est les psychologues, la l'organisation et les néo-déspects, permettant le, le passage du sang. Deuxième, une grande réalité c'est la liste mentale qui est rare, donc c'est la distribution du produit par des enzymes fibromyalithiques, plasma avec restauration, restauration, la restauration vasculaire. la restauration de une rare. Possible pour les thrombus petits et pressants. Mais si c'est une émotion qui est rare, elle peut être formée peu par exemple, la thérapie. Voilà, l'idée, c'est que va jouer. On va jouer. On la se détache de se détache de son niveau de naissance et migre dans le sens du courant sanguin, jusqu'à ce qu'il soit bloqué, une ou non. Un priori, dans ces cas. Voilà, ensuite, on aura le disque qui et on aura les partout, les Tout... Là, c'est surtout l'embolie pulmonaire, et donc, nous avons beaucoup ouais. pulmonaire. C'est pour un emboli, c'est des détachements d'un tendus, notamment mis, là, qui se détachent et mis vers la circulation de l'intérieur, par exemple, hein, le védeuse, jusqu'à, une artère le second qui se et rentrer à l'esquive de cette ordinateur. Et par la suite... La dernière question que c'est des classifications. Le plus souvent, une trembleuse débloquée sur une plaque d'adhérence. Donc on voit, surtout dans le cas de démocratie, C'est de un dépôt de par exemple et les produits Ah, est bon. bombe, le cas est' Le va donc Donc on Donc C'est l'infection le secondaire secondaire va par des germes qui entraînent des on va on va on Donc on la parole Vous envoyez la Vous la Ah Non Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah en fonction de leur localisation. Donc on a les thromboses veineuses, surtout vasculaires, les des veines des membres inférieurs, surtout la veine poplitée. Thrombose céréale, surtout les artères, cérébrales, dans les artères donc vont dans les cérébrales. Thrombose intracardiaque, thrombose capillaire et cérébrale de coagulation intravasculaire aiguë, vasculaire, l'artérielle. Ah, C'est euh, qui s'ouvre d'une euh, thrombose des veines, hein, copilée. On a bon, hein, donc on voit nettement pour la différence de du pied, là, on voit, on voit, on voit, on voit une séance due à, à l donc, le manque d'oxygène, cela on va la sensibilité et... pour la la la de Avec la sûr, la la la la la la la la la la la la la la la la la la Exemple la la la la la la la la Donc, ce réticissement mitral, on vous peut pas cherler le module qui est perdu à cause des voies du Donc, le réticissement mitral va constituer un obstacle à la circulation à masculaire c'est-à-dire à perdre une systomie. Donc, pour la formulation du ventre, quand c'est pas la formulation du ventre, ça c'est... Ça introduit du risque sur la voie du ventre. L'entrée, une contraction qui est quant régulière et rapide. Là, elle est anarchie. Hein? Donc les lésions de la paroi parce le deuxième facteur on a les pour la de la paroi. C'est le cas du produit mural. et la formation d'un bus, plus optique. Et le massage du le C'est la dernière pour le moment. Donc c'est l'information de multiples proies de thrombose à l'intérieur des vaisseaux apparemment normaux. Hein? Donc c'est l'information de multiples proies de thrombose à l'intérieur des vaisseaux apparemment normaux, sans cause locale ou vivante. Donc, les artères, les veines et les capillaires. Ce sont capillaires beaucoup plus larges.